Mais en privé je suis moins pudique Expert en filature le jour La nuit je file le parfait amour de toutes les couleurs Les caves en les durs en dure Les grosses dégonflent comme des enflues perdu, dix de retrouver dans le buffet froid d'un macabre. Je sac les bandes qui braquent les banques, je suis un crack qui plaque les branques, je remplis les pances et je vide les plans, Un lavage de crâne, lavage de cerveau Je sais y prendre avec les gogo Les poulets sont toujours à la bourre ce dépolard' polars pas lourd Quand mes indiques font les grands ducs Fissage leur asticlo a Detectives privées, pas et approuvats.